Unité zéro, leçon 3, exercice 7. Semi-consonne, écoutez et distinguez. A. Toi. B. Lui. C. Moi. D. Huit. E. Au revoir. F. Trois. G. Cahiers.